Quelle est la définition de la pureté La hauteur des deux parties, la plus jeune et la plus grande, est la disparition de la méchanceté, impureté.